Vivacité en vacances, il est 11h L'actualité avec Justine Hermans Bonjour Justine Bonjour Thomas, bonjour à tous. Dernière journée de deuil national aujourd'hui en France après l'attentat de Nice. Dans une heure, le pays tout entier observera une minute de silence en hommage aux 84 personnes disparues jeudi dernier. Vous pourrez suivre ce moment de recueillement en direct sur Vivacité et sur rtbf.be. ovio Et pour l'instant, aucun lien n'a encore été établi entre l'auteur de la tag Mohamed Lawayesh Boulel et les réseaux terroristes. C'est ce qu'a déclaré ce matin Bernard. Bernard le ministre français de l'Intérieur. Alors pas encore de lien formé l'établi, mais le groupe terroriste État islamique a revendiqué l'attentat de Nice. La France, elle, a mené de nouvelles frappes aériennes avant-hier et la nuit dernière sur Daesh, en Irak et en Syrie. C'est ce qu'a confirmé le ministre français de la, Déance, de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Les ministres européens des affaires étrangères sont réunis ce matin à Bruxelles pour évoquer le cas de la Turquie. Les ministres qui mettent en garde contre une répression généralisée depuis la tentative de coup d'État dans la nuit de vendredi à samedi. Au total, près de 8000 policiers turcs ont été limogés et environ 3000 militaires ont été placés en détention provisoire. La répression, la répression du président turc Recep Tayyip Erdogan continue. Premier hommage en ce moment même à André Kohl, l'homme fort du PS Liégeois, avec un dépôt de fleurs dans le parc communal de Flemmal. Il y a 25 ans, jour pour jour, la Belgique se réveillait secouée par l'annonce de son assassinat. Des discours auront aussi lieu ce soir en présence de plusieurs personnalités du Parti Socialiste. Et un quart de siècle plus tard, on ne sait toujours pas qui a commandité cet assassinat, ni pourquoi. La 16e étape du Tour de France passe par la Suisse. Aujourd'hui, 209 km de course entre Moiran en montagne et Berne. Une étape pour les sprinteurs comme Greg Van Avermaet, Peter Sagan ou encore Fabien Conchellara. Le britannique Chris Froome, lui, est toujours en jaune à la tête du classement. La météo estivale aujourd'hui. Ciel bleu et grand soleil la plupart de la journée. Il y aura quelques nuages de beau temps. Les températures entre 22 et 27 degrés. RTBF Mobile Info, on file sur les routes avec vous Jean-Marc Strel. Oui, et un accident confirmé d'ailleurs par la communauté Coyote sur le ring de Bruxelles. L'extérieur au kilomètre 31.5, c'était autour de Zaventem avec la bande de gauche neutralisée et des fils en direction de Grand Bigard. En ce qui concerne la circulation intérieure, car ailleurs il n'y a pas de souci quelques ralentissements entre bercé et les forêts, ce n'est pas surprenant. Il y a des travaux vers Grand Bigard et entre Zaventem et Oulué-Saint-Etienne et de wiesembe copem intervuren en direction de Waterloo. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et un air de vacances continue sur Vivacité avec Thomas Le Effectivement, on est parti jusque 13h. Merci beaucoup, Justine. On vous retrouvera tout à l'heure. Ce sera à midi. Créphel. Les soldes XXL sur crefle.be Réservez en ligne, c'est dispo une heure après dans votre magasin creffel Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h... Avec Thomas bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Quel plaisir de commencer la semaine sous un soleil radieux qui est le nôtre, qui est le vôtre. Va faire beau et chaud aujourd'hui. Il y a comme qui dirait un petit air de vacances dans l'air. Alors si ce sont les vacances pour vous, je vous les souhaite excellentes. Si ce n'est pas encore le cas, bon courage pour la journée. On parlera d'ailleurs soleil, plage et météo des plages. Ce sera avec Denis Collard tout à l'heure à 11h20. Le soleil et les vacances, justement, vous n'avez peut-être pas encore choisi votre destination pas de souci. comment trouver le bon plan pas trop cher C'est Aurore Salzano qui a enquêté, le résultat de tout cela ce sera à midi moins 10. Des bons plans ils en connaissent peut-être aussi, on leur demandera tout à l'heure, je vous parle de nos people en vacances ce matin, Cody, des enfants de cœur et le grand Jojo nous raconteront leurs vacances à eux, ce sera à 11h30 et midi et demi. Et puis les vacances qui sont souvent marquées par des tubes bah oui, évidemment, les tubes de l'été comme on les appelle, on s'y intéresse aussi jusqu'à 13h, avec un gros plan ce matin sur Bellini par exemple Qui n'a jamais dansé sur la samba de Janeiro Mais quelle est l'histoire de ce tube La réponse dans quelques minutes. On parlera pas que de Bellini. Il y aura aussi un retour en arrière avec le groupe Ozone. My, my... Vous croirez pas si vous me dites que vous n'avez jamais dansé là-dessus, peut-être en fin de soirée certes, mais tout de même, Aux zones dans les tubes de l'été, ce sera tout à l'heure, avant 13h, bref, sur Viva, jusqu'à 13h justement, il y a comme qui dirait, un air de vacances Un air de vacances sur Vivacité Ma peine au fond d'une fiole on sera plus ensemble C'est si fier qu'on s'abandonne C'est fou qu'on se ressemble On ne se reverra pas Ta temps te faire du mal L'amour c'est comme ça Tout ne tient qu'aux détail.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 Alors j'écoute du Miles Davis Alors j'écoute du Miles Davis Belle matinée estivale à vous toutes et à vous tous Merci de votre fidélité avec Navy dans les oreilles J'écoute du Miles Davis sur Viva Et dans le prochain quart d'heure, vous écouterez si vous restez avec nous Julien Doré, Johnny Hallyday ou encore Queen Et dans une seconde, on écoutera toutes et tous ensemble Le groupe Bellini avec un focus sur un tube de l'été Avec la Samba de Janeiro.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 Une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Info et réservation, laboverie.com. La Boverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. Info et bonne humeur. Voici le cactus de ce matin. De 8 à 9, le 8-9 est le rendez-vous de l'été pour bien démarrer la journée. Sur Vivacité et sur la Une. C'est J.C. Tout ce que vous aimez. J.C.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 Et un petit focus sur les tubes des étés passés. Je vous le disais, on va s'attarder ce matin sur le son de Samba de Gennaro et Bellini. Une chanson qui est parue en 1997. Une chanson qui était la plage titulaire du premier album du groupe allemand Bellini. Ça tombe bien. Comme souvent, il emprunte son thème principal au folklore sud-américain. Ici, c'est le Celebration Suite. Célébration suite, en français, dans le texte, du percussionniste brésilien Erto Moreira qui sera mise à contribution pour cette chanson. Une chanson qui cartonnera dans toute l'Europe cet été-là. Écoutez bien, le single a rencontré un grand succès dans plus de 9 pays. Il était dans le top 10 en Suisse, en Autriche, en France, aux Pays-Bas, en Belgique ou encore en Finlande. Voici donc ce matin, dans un air de vacances, la Samba de Janeiro, version Bellini. Belle matinée et bel été L'amour a ses failles et ses corps nomades Baby, I love you less and less Because of what you've done to me Baby, I love you less and less Because of what you've done to me I need you so, Baby, just don't let Dans l'état Se promettre ma douce L'enfer et ses sources Où les vipères rousses se meuvent en notre trouble Je deviens sauvage Mon torse décharne pour que Paris s'enflamme Le lac, là c'est un souvenir plus ancien signé Julien Doré Chouazabi sur Viva pour accompagner votre été et comme c'est l'été justement, part à la plage dans une seconde fait beau, fait chaud, c'est parfait pour aujourd'hui la météo des plages avec Denis Collard est à suivre, tout comme les vacances de Monsieur Cody, tiré des enfants de cœur ou encore un détour par le Tour de France La Pro League La Coupe de Belgique, la Champions League L'Europa League, les Diables Rouges Vivacité Le top du foot, c'est chez nous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 Le garage Skoda vous invite à découvrir les dernières nouveautés Skoda. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Skoda, pensez Skoda Et profitez d'un très grand choix de véhicules d'occasion. Garage Skoda H.U. à Chénet, au pied de la côte d'Ambourg. Skoda Le service en plus. Ce week-end, vous allez en Ardennes Oh, regarde là-bas Oh, il est beau le chevreuil Ah oh, oui Ou bien dans un bon restaurant mm, mm, il est bon le chevreuil hein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 Dans un instant, la météo de vos vacances, celle que vous nous demandez par SMS tous les jours au 30 63 50 centimes par message ou alors via notre site vivacité.be. Mais avant cela, on va prendre, si vous le voulez bien, la température de notre littoral avec vous, Denis Colard. Bonjour Denis. Bonjour Thomas. Eh bien, les conditions commencent à être estivales sur notre littoral et aujourd'hui on bénéficiera déjà de 22 à 23 degrés sur la plage et ce malgré une petite brise qui va se lever vers 14-15 heures, ce sera pas trop désagréable et à la du vent, eh bien, on pourra s'enduire de crème solaire. La température de l'eau 17 à 18 degrés sur l'ensemble du littoral mais donc euh, des bonnes conditions d'été comme on les aime. Ça va encore devenir plus chaud dans les prochains jours. On va suivre ça évidemment de près, Denis. Alors vous êtes quelques-uns à prendre la direction des parcs d'attractions pour passer du bon temps en famille. Un SMS qui n'est pas signé nous demande la météo à Marne-la-Vallée, c'est à l'est de Paris. Quel temps, Denis, vers l'infini et l'au-delà Eh bien les conditions seront excellentes. Aujourd'hui, et elles le seront encore demain, même un petit peu chaudes mercredi. Avant que mercredi, tel buzz l'éclair, on ait une dégradation orageuse qui arrivera un petit peu plus vite sur l'est parisien que sur nos régions. Mais on pourrait à ce moment-là atteindre les 35 degrés à l'ombre. Donc il faudra bien sûr protéger les enfants de cette forte chaleur, les hydrater. Souvent, c'est le conseil du jour. Et on rajoutera, Denis, la bouteille d'eau. Merci à vous, Denis. Chaque matin, la météo des plages avec vos questions, vous l'avez entendu, SMS 3063 50 centimes du message. Et puis, dans une heure, on refera un point sur la météo du côté de chez vous avec encore vos questions, évidemment. 11h, 13h, un air de vacances sur vivacité. Zdjęcia pouvais dans tes bras nues me reposer et je cours toute la journée sans savoir où je vais dans le bruit dans la fumée je vois des ombres s'entretuer Il faudra faire preuve de brawo, monter au front en première ligne. Ô oh mari, je t'en prie, fais-moi un signe. Oh, oh. Dernière danse Oh Marie, si tu savais Tout le mal que l'on m'a fait Oh Marie, j'attendrai Qu'au ciel, tu viennes me retrouver Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous si vous avez la chance d'y être. Johnny Hallyday pour la musique à l'instant sur Viva. Et dans le quart d'heure qui arrive, on vous promène Iglesias la Grande Sophie ou encore Shaim. Un air de vacances sur Vivacité. Mais tous les jours à cette heure-ci aux alentours d'11h30, on prend des nouvelles de nos personnalités en vacances. Et ce matin, un enfant de cœur en vacances. Bonjour Cody bonjour bonjour Comment à vous ça va, bah ça va plutôt bien alors c'est surtout à vous qu'il faut poser la question vous êtes dans le sud de la france là je quitte le sud de la france c'est magnifique j'étais dans le, le var dans la région de draguignan plus ouais. précisément à figanière un petit village charmant où les produits du terroir viennent vous caresser le palais et, et les narines et les narines Et j'ai découvert un magnifique, une magnifique petite région et, et un superbe vin Que je ne peux pas citer Parce pas <rire> s'appelle Château la garde À consommer avec <rire> modération bien sûr Avec modération évidemment C'est quoi des vacances Château. réussies Cody pour vous ouais, Des vacances réussies C'était des vacances avec des amis Qu'on euh, aime, Et puis euh, voilà J'étais euh, entouré d'amis Avec leurs enfants Moi je n'en ai pas euh, Mais ça m'a donné des idées <rire> Pour la suite et, euh, ouais tout <rire> ce que c'est. Et, euh, et voilà, c'était. On, on, on s'est baladé, on a fait des, des grandes balades, on s'est baigné, on était voir des cascades. Ouais, on se change les on idées, bien on fait des trucs ensemble. On a bien Mais oui, évidemment, évidemment, j'ai fait des belles photos. Quelle est la chanson ah. qui représente le mieux l'été pour vous, Cody? Euh, alors, euh, alors, le piano sur la plage de Charles Trenet <rire> Ça met l'ambiance ça <rire> C'est une bonne soirée avec vous ça Ah mais oui, moi je suis festif en vacances Vous êtes plutôt camping ou hôtel en vacances Je suis euh, plutôt hôtel quoi. On va dire entre les deux Hôtel mais après on peut sortir des sentiers battus et aller découvrir des de manière un peu plus sauvage, la région. Quoi. Piscine, mer piscine, ou montagne euh, Piscine. Ouais, je le sens bien comme ça aussi. Hôtel, piscine ah. et euh, le transat autour de la piscine. Mais, exactement. Mais, bah, mais bon, la mer... Alors, vous remarquez, si vous entendez un enfant pleurer, ne, ne craignez rien, je n'ai pas changé. <rire> je suis toujours euh, ami des enfants, mais nous sommes en voiture. Et, vous savez, après un long trajet... Euh... Euh, les enfants commencent à être un petit peu fatigués. D'accord, très bien. Dernière petite question. Quel est votre plat préféré en été Je sais qu'il y a la bouteille de vin, on l'a dit. Le plat préféré pour accompagner le vin rouge Ah, le plat préféré pour accompagner le vin rouge, alors là, c'est... Euh, Qu'est-ce qu'il y a Souris d'agneau. Pas faut le trouver. Souris d'agneau, d'accord. Souris d'agneau, ou bien les petites... Les petites tomates farcies, les, les ratatouilles, voilà, oui. les ratatouilles de la région mon vieux. Les oui. produits de l'été. Et mais puis oui. la glace pour finir, fraise, vanille ou chocolat. Euh, bon s'il faut choisir entre les trois, c'est plutôt fraise. Plutôt fraises. Mais, mais mais si, si vous m'aviez demandé avant, j'aurais dit citron. <rire> D'accord, ok, bah citron fraise, <rire> alors on garde les deux. Citron, bonne, fraise, bonne, fraise, bon. bonne vacances, Cody Merci à vous Merci. et à bientôt pour de bonnes tags à la rentrée. Exactement, les enfants de cœur qui seront de retour à la rentrée avec le père Jean-Jacques Brunin, avec vous bien sûr, avec James Dino et tous les autres. Dans une heure, c'est le grand Jojo qui prendra votre place et qui nous racontera ses vacances à lui, ça promet Avance la RTBF Mobile Info. On fait un point sur vos conditions de circulation, Jean-Marc. Euh... Oui, je suis très embêté parce que il <rire> y a mon, mon ordinateur qui vient de lâcher. Ah, c'est dommage, ça arrive toujours. Je n'ai plus rien. Moment, je je n'ai plus rien. C'est tout gris. Il euh, y avait quelques ralentissements sur le ring de mémoire, mais rien de très important. <rire> on euh, on peut revenir d'ici y quelques minutes. Il n'y a pas de gros accidents. Oui, ça va être plus simple. Mmh. On va faire un nouveau <rire> on, point. On avec... va essayer. Je suis désolé. Un ordinateur qui sort de sa veille d'ici quelques minutes. <rire> Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances sur Vivacité. besos.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 slash then so Vous à recours et Vervier ou sur plume-art.be dès 15 h vivacité vous donne envie de vivre ici avec Marc Vernon, Philippe Delmel, Mélanie Joris, Olivier Gillin et Joël Sèvres. Soldes, solde monstre au meuble mailleux, c'est le meilleur moment de l'année pour réaliser de bonnes affaires. Info et promotion sur meublemailleux.com. france 2016 ce lundi 18 juillet 16e étape 209 km en pleine entre Moiran en montagne et Be on nous bien y a les randonnées du dimanche Celle tranquille. Celle tranquille ou un petit peu sportive à la version nordique. Et mmh. puis à y ceux qui partent avec leur sac à dos et qui partent sur les GR, GR10. C'est la, la route qui part, qui part de. C'est grande randonnée, c'est ça Oui, GR, grande randonnée. Et ouais. le, le GR10, c'est celui qui va de l'Atlantique à la Méditerranée ou dans l'autre sens. Le GR20, c'est celui qui fait le tour de, de la Corse. Ouais. Il y en a quelques-uns. Mmh. Vous êtes peut-être vous-même à la maison en train de préparer euh, une, une escale ou, ou une étape euh, ou une randonnée. Vous avez des trucs, des astuces, des questions. Nous sommes là à partir de 13h par téléphone via la page. Facebook et les SMS dès à présent. Si vous avez des anecdotes que, comme, comme le film Les Randonneurs par exemple, par exemple avec Benoît Boulevard, ouais. on peut venir les raconter Mais bien entendu, nous sommes là dans une ambiance détendue <rire> jusqu'à 15h et donc vos SMS dès à présent si vous souhaitez qu'on vous appelle ou en tout cas qu'on vous lise, ça se passe au 3063 pour 50 centimes le message. L'été du bon côté à suivre cet après-midi à partir de 13h et jusqu'à 15h. À suivre maintenant dans un air de vacances la musique de la grande Sophie et de Nicolas Li pour repartir. Voici les Portes Claques. Remember my hand, caressing the milk of your skin. Would be a million anthems to celebrate the love we've seen. Will you remember at the end? The sudden dance of fading spring. And with the same sky over our heads, your face will turn to other screens. On ne jamais revu, vu le temps qui passe, les années qui défilent. je regarde en face, les portes claquent sur mes joues. T'es questions à devenir fou. Presse, les traces sur mes joulet, c'est maladresse. Pourquoi on s'est dit-tu? De toute façon, on se reverra plus. Elle était jolie, l'histoire. Elle s'envola en haut des cimes. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle était dans ma mémoire. Au bout du rêve, loin de la routine L'indifférence d'un de miroir Que quelques coups de chevrotine. En boussage j'en ai Vu, vu, vu le temps qui passe Les années qui défilaient, je regarde en face Les portes plaques sur mes genoux Les questions à devenir fous Vu, vu, vu le temps qui presse Les traces sur mes jouets, ma maladresses Pourquoi on s'est dit tu De toute façon, on ne se reverra plus Je à la gouache. Quand tu ne plus revenir, will you remember my hand? Cursing the milk of your skin would be a million times to so celebrate the love we're seen. we've seen. We never met again. Then Time goes by, we'll switch into the room where we we'll find the lights. Doors turn over my face. On your tongue, it's a sour taste. Just then, time goes by. We live to the moon, nothing left behind. In hell, we are standing here, 'cause anyway, we we'll never meet again. pendant vos vacances, à l'instant Love Me Again sur Viva. J'espère que tout se passe bien vous êtes dans un air de vacances jusqu'à 13h et dans une seconde, si vous n'avez pas encore choisi votre destination de villégiature pendant les vacances, Aurore Salzano vous explique comment faire Actuellement chez Colreuth, 15% de réduction extra La vie de château. Visitez le château de Modave. 25 salles à découvrir avec. Meubles Jauré, comparés, c'est gagné. Meubles jaurés, solde surplus. Sur vivacité. Voilà, un air de vacances avec quelques petits soucis techniquement. On va régler ça très vite, on va profiter de cette pause pour parler destination de vacances. Comme chaque matin, Aurore Salzano cherche pour vous les bons plans. Et Aurore, ce matin, vous nous proposez quelques bonnes idées pour ne pas que les vacances nous coûtent trop cher. Autant vous prévenir tout de suite, je ne vais pas vous donner des bons plans pour des hôtels 5 étoiles à 20 euros la nuit. Mais si vous êtes prêt à partir à l'aventure, je suis votre homme. Enfin, ceci est pour vous, quoi. Comme par exemple la plateforme Airbnb. Une fois inscrit, vous pouvez louer une maison ou un appartement, ou même juste une chambre chez un particulier. Vous avez donc sur place une salle de bain et une chambre, comme dans un hôtel, sauf que c'est moins cher Autre possibilité, le couchsurfing. Là aussi, vous logerez chez l'habitant, mais gratuitement. Coach, voulant dire canapé, vous ne savez pas vraiment si vous dormirez dans un vrai lit ou sur le sofa donc. Mais une chose est sûre, vous rencontrerez des gens du cru sans sortir un euro ou autre devise locale. Et ça, c'est super. Rendez-vous donc sur le site couchsurfing.be. Si l'idée de vous retrouver en pyjama face à un inconnu vous déplaît, vous choisirez peut-être l'échange de de maison. Vous trouverez facilement des sites qui le proposent. Le principe est donc d'aller passer des vacances dans la maison d'une famille, qui elle, viendra chez vous. Là aussi, c'est pas cher, et souvent même gratuit. L'avantage, c'est que votre maison ne restera pas vide durant vos vacances. Autre bon plan, le gardiennage de maison. Vous pouvez aller passer quelques jours dans une maison en Belgique, cette fois, pendant que les propriétaires sont partis, eux, en vacances, à l'autre bout du monde, ou même de la Belgique. En fonction de l'accord avec eux, vous devrez nourrir le chat ou arroser les plantes. Mais en échange, à vous peut-être la villa avec piscine. Pour la trouver, rendez-vous sur holidayseating.be Une fois votre logement pas cher déniché, vous aurez peut-être besoin d'une voiture de location sur place. Là aussi, on a du bon plan pour vous. Si vous voulez trouver une société de location, ne passez pas par les plus connus, mais utilisez un comparateur sur Internet pour trouver de bons prix. Cela vaut vraiment la peine. Et puis, il y a aussi le principe de location entre particuliers. Là aussi, regardez sur Internet, en fonction du pays où vous allez, une piste en Europe. Le plus connu, c'est Drivey. Mais encore une fois, renseignez-vous et comparez et surtout, profitez. Eh ben, la raison, Aurore. Profitez-en bien de vos vacances. Profitez bien toutes et tous de ces semaines estivales. Ça passe trop vite des fois. Merci à vous, Aurore. Demain, vous nous revenez et cette fois, on parlera ensemble des passeports pour animaux. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, surtout si vous partez évidemment en vacances avec votre chien, votre chat ou que sais-je encore à l'étranger. Les passeports pour animaux, il en sera question demain avec Aurore, toujours aux alentours de midi moins le quart. La musique pour repartir au son de Shaim. Avant l'actu, dans plus de cinq. Je suis plus personne ne rigole. J'en peur du ridicule que si l'on ne me trouve plus fort. Soyons malins, rusés et peut-être idéalistes. Maman disait que nos rêves parfois rien les réalisent. Je veux rire, je veux crier haut et fort a to, a tort ou a to, a to, a to, a What's made for loving you pour refermer cette première partie d'un air de vacances. La deuxième est à suivre après l'actualité de midi. Visa. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Les meubles Mativa à Bénin, près de lui, deux magasins classiques.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 Le recueillement partout en France en ce moment même. Une minute de silence en hommage aux 84 victimes de l'attentat de Nice jeudi dernier. Les cloches sonnent le glas dans tout le pays. Nous vous proposons d'écouter celle qui sonne à Nice pour l'instant et de vous joindre à cette minute de silence. Au mort Ce que vous entendez, donc euh, ce ne sont pas des cloches pour l'instant, elles vont arriver, ce sont les applaudissements en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Une minute de silence malgré tout, Nicolas Williams qui se déroule sur fond de tension entre le gouvernement français et l'opposition. Malgré le deuil national de trois jours qui s'achève aujourd'hui, la polémique fait rage entre le gouvernement et l'opposition de droite et d'extrême droite. La politique antiterroriste mise en œuvre depuis les attentats de 2015 est de plus en plus critiquée. L'opposition fait de la surenchère. Pour l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, tout ce qui devait être fait depuis 18 mois n'a pas été fait. Pour sa part, la présidente du FN Marine Le Pen a dénoncé les carences de l'État dans la protection des Français. Face aux critiques, le gouvernement français fait front. Le Premier ministre Manuel Valls estime qu'aucun gouvernement n'a fait autant pour lutter contre le terrorisme. Les Français semblent toutefois douter de la capacité du gouvernement à contrer la menace. Dans un sondage publié aujourd'hui par le Figaro, 67% des personnes interrogées ne font pas confiance à François Hollande et à son gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Et pour l'instant, pas encore de lien formel établi entre l'attentat de Nice et l'État islamique. Mais le groupe terroriste a revendiqué l'attaque. La France, elle, a mené de nouvelles frappes aériennes avant-hier et la nuit dernière sur le groupe terroriste État islamique en Irak et en Syrie. C'est ce qu'a confirmé le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Le grand nettoyage du président turc Recep Tayyip Erdogan continue depuis la tentative de coup d'état dans la nuit de vendredi à samedi qui a fait au moins 290 morts. Au total, 8000 policiers ont été limogés en Turquie. Près de 3000 militaires ont déjà été placés en détention provisoire. L'Union européenne, elle, met en garde la Turquie contre la tentation d'une répression généralisée. Réunis à Bruxelles depuis ce matin, les ministres européens des affaires étrangères et étrangères ont dénoncé le coup d'état manqué. Mais dans le même temps ils demandent à Ankara de respecter l'état de droit. Jean-Marc Ayrault, le ministre français des affaires étrangères. On ne peut pas accepter la dictature militaire. Et en même temps nous devons être vigilants pour que les autorités turques Euh, euh, mettre en place, ne mettre pas en place euh, un système politique qui se détourne de la démocratie. La Turquie a fait beaucoup d'avancées, beaucoup de progrès, beaucoup de réformes ces dernières années. Le danger serait celui d'un retour en arrière face à la démocratie. Donc nous serons vigilants pour rappeler que l'état de droit doit prévaloir. C'était Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, au micro de Sandro Calderon. Du changement à l'aéroport de Charleroi, depuis ce matin, vous verrez un chapiteau à côté de l'entrée. C'est désormais là que les contrôles de sécurité se feront. Il faut dire que devant l'affluence des mois d'été, la situation devenait difficile à gérer à l'intérieur. D'autant qu'il va y avoir une augmentation du nombre de contrôles de sécurité aléatoires. Jean-Jacques Loquet est l'administrateur délégué de l'aéroport. L'objectif c'est évidemment de s'écarter du terminal et aussi d'augmenter le nombre de zones de contrôle de manière à éviter les influences de, de populations et les groupes. Et donc tout ça se fait dans une logique de proactivité comme on l'a toujours fait depuis le début. On avait deux ou trois portes, on passera en des périodes de pic, à pouvoir contrôler 8 à 9 euh, zones. Donc, à ce moment-là, on augmente évidemment. Et c'est un peu comme dans un grand magasin où, à certains moments, on augmente le nombre de caisses en fonction de l'affluence. L'objectif est évidemment, un, de s'écarter du terminal et deuxièmement d'éviter de recréer des groupes, des mouvements importants de, de foule. Est-ce que ça ne va pas compliquer le passage pour les passagers Est-ce que ça ne va pas augmenter le temps d'attente ici à l'aéroport Non, justement, on va encore améliorer euh, cette fluidité. Les shuttles sont déplacés aussi, tout proche. Donc il n'y a plus de véhicules devant le terminal, mais ça on l'avait déjà fait depuis un certain temps. L'objectif c'est évidemment de continuer à conjuguer sécurité et fluidité dans les meilleures conditions possibles. Jean-Jacques Cloquet, l'administrateur délégué de l'aéroport de Charleroi, au micro de Maxime Binet. Des soucis de circulation à prévoir dans la capitale. Depuis ce week-end, les travaux de rénovation du tunnel Stéphanie engendrent de gros dégagements de fumée. Le tunnel a dû être fermé complètement plusieurs fois. C'est le cas en ce moment. Bruxelles Mobilité est contraint de fermer le tunnel pour des raisons de sécurité. Il y a un manque de visibilité. Une réunion est en cours en ce moment à Bruxelles Mobilité pour tenter de trouver une solution. Dans un peu moins d'une heure, les coureurs du Tour de France s'élanceront pour la 16e étape. Elle passera par la Suisse, 209 km au total entre Moiran en montagne et Berne. Sans doute une dernière chance pour les sprinteurs de l'emporter avant les champs élysées dimanche prochain. Chris From, lui, est toujours en jaune. RTBF Mobile Info, on file sur les routes avec Jean-Marc Strel. Oui, et un accident sur la 12 envers Bruxelles, au kilomètre 12 mètres, à hauteur de Wolvertem le passage est difficile en direction de Bruxelles en ce qui concerne le ring extérieur la circulation est ralentrée entre wezenbeck oppen et Zaventem vers Villeborde pour la circulation intérieure entre Bercé et Forêt vers Grand Bigard, entre Zaventem et Woluwe, Saint-Etienne en direction de Waterloo avec une circulation assez dense et puis des travaux sur la 40 Bruxelles-Liège entre Sterbeek et Everberg avec des problèmes dans les deux sens vers Bruxelles à partir de Sterebeck jusqu'à Wolluet Saint-Étienne et Verdiage entre Wolluet Saint-Étienne et Sterebeck. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400 Et un air de vacances continue sur Vivacité avec vous Thomas Loridez. Oui, effectivement. Merci Justine, on vous retrouvera un peu plus tard et puis euh, le retour de l'actualité sera dans une heure, Ce sera tout à l'heure à 13h. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'encasrables. Crefell. Les meilleurs prix, service compris. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Thomas Leridez. Et oui, c'est la deuxième partie d'un air de vacances. On est ensemble jusqu'à 13h avec encore pas mal de choses à vous proposer. Les tubes de l'été d'hier et d'aujourd'hui. D'hier avec un focus sur le groupe Ozone, le groupe Moldave ou Romain, je ne sais plus bien. Ozone à suivre d'ici quelques secondes. Et puis tube de l'été en 2016, on ira voir comment ça se passe du côté de la Suisse tout à l'heure avant 13h. Qu'est-ce qui cartonne en ce moment chez nos amis helvètes La réponse dans quelques minutes. On ira aussi faire un détour sur l'étape du Ravel du week-end prochain sur l'étape du jour du Tour de France et on fera aussi un petit point toujours avec Denis Collard sur la météo de vos vacances bref, pas de temps à perdre on est reparti en musique, voici frérot de la Vega pour euh, la musique et le titre Ton visage, merci d'être là, bon appétit si vous êtes déjà à table et bonnes vacances Quand en ville le grain se lève vent de agité Que se Les rêves, dans ma réalité Je veux des Sur la grève, oh. Un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêves. Dans ma réalité, une neige, une planche de salut, loin du métro, de son rafut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage, que neige, une planche de salut, loin du métro, de son rafut, les yeux rivés sur le rivage.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 Sur le rivage, j'oubliais ton lointain visage. Que nest une planche de salut? dans du métro de son rafule, zeribé. Sur le rivage, j'oubliais ton lointain visage. Oh! Que nest alors alors une planche de salut? Pour chevaucher mon vagalame. Bel océan chez le sel de mes là que neige une planche de salut ban du métro de son fut les yeux rivés sur le rivage j'oubliais ton lointain visage que neige une planche de salut du métro de son fut les yeux rivés sur le rivage j'oublie ton lointain visage' Que ige une planche de salut du métro de les yeux de La Vega et le titre Ton Visage, frérot de La Vega, que vous retrouverez en concert avec Vieux vacité dans le cadre du festival Seine sur Sambre. Ce sera les 26, 27 et 28 août. Et le rendez-vous c'est à l'Abbaye d'Aulne. Les tubes de l'été, à midi et 10 minutes comme tous les jours, en juillet et en août. Euh, retour sur les titres sur lesquels on a pu danser les étés passés. Et ce matin, on s'attarde sur le groupe Ozone. Vous en souvenez sans doute. Ozone, groupe moldave de musique pop qui chante en roumain. Un groupe qui a rencontré un succès mondial, c'était en 2004. Des déjà avec la chanson Dragostea Dintei. Ça veut dire quoi Ça veut dire l'amour dans le quartier des Tilleuls. C'est un endroit de Bucarest. Une chanson qui devient contre toute attente le tube de l'été. Hélas, le groupe ne nous gratifiera pas d'une deuxième pépite dans le genre puisqu'ils se séparent en janvier 2005. Alors le clip est forcément kitschissime, à l'image un petit peu de la chanson. Une chanson qui serait un rêve hein, selon le clip. L'un des membres s'endort au début de la chanson, avant de Se réveiller à la fin, où un autre membre lui présente une bande dessinée qui montre ce qu'il a rêvé, bref, de la haute voltige. propose donc de replonger dans l'univers d'Ozone avec Dragostea Dintei pour la musique. <muches> Cira. alo, alo. Sunt eu, Picasso, ce am dat wojnik Și sunt voi dar știi, cer nimic. Vrei să plec? Să-ți spun, să-ți iubirea mea! Sunt eu fericirea. Alo, ală. Sunt iarăși eu David, ca să o înseamnă ce sunt voinic, dar să știu nu-ți cere nimic. Vrei să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 I'm vous tous avec De Palmas dans les oreilles à l'instant sur Viva De Palmas qui sera en concert en début d'année prochaine, ce sera le 27 janvier et ce sera au Cirque Royal Un air de vacances sur Vivacité Et pendant les vacances, qu'est-ce qu'on fait Bah On va à la plage, forcément. Le retour de la météo des plages, c'est maintenant. La météo de vos vacances aussi avec Denis Collard. Si vous vous apprêtez à prendre la route des vacances, vous n'hésitez surtout pas à nous demander chaque jour la météo de votre lieu de villégiature. Vous pouvez le faire par SMS au 63 50 centimes du message ou alors sur notre site vivacité.me. Alors Denis, on va prendre la direction de l'Alsace. À présent, quelqu'un nous demande le temps à Ostheim ce lundi Eh bien à Ostheim, comme sur toute l'Alsace, le temps sera bien agréable et estival aujourd'hui avec même quelques passages nuageux prévus l'après-midi mais sans conséquence, le temps restera sec. On attend 27 degrés aujourd'hui. Sur la plaine alsacienne, on en aura 29 demain et on arrivera aux 31 degrés mercredi. La dégradation, elle se mettra en place jeudi et les orages qu'on attend chez nous jeudi, eh bien ils se transposeront à l'Alsace vendredi avec des av Orageuse et des températures qui reviendront aux alentours de 21 ou 22 degrés. Ce ne sera pas un temps à choucroute, mais profitez-en bien quand même. Si vous le dites, bonnes vacances également. Jackie de Senef veut aussi connaître la météo de ses vacances. Il compte se rendre avec son épouse Michel en Suisse dès mercredi pour visiter Genève et le lac Léman. Faut-il emporter Denis le parasol ou le parapluie et bah, Thomas, il faudra un peu des deux, comme on dit là-bas. <rire> mercredi, ce sera encore grand soleil sur le Léman avec 34 degrés sur la rivière Sablésienne, c'est comme ça qu'on l'appelle et puis eh bien, ça va commencer à devenir un petit peu plus nuageux mais toujours 32 degrés jeudi et puis eh ben, comme on en a l'habitude les orages qui arrivent sur la Belgique vont aussi se décaler vers le centre de l'Europe et vont passer par la Suisse vendredi samedi il restera encore quelques averses et puis on revient tout doucement à une météo plus calme et plus respirable aussi pour la fin du week-end 26 degrés dimanche avec éclaircie et passage nuageux Merci à vous Denis on vous retrouvera demain pour une nouvelle météo des vacances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 So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 quasiment midi et demi, merci d'être là la musique de Matt Simon, sketch and release sur Vivacité. Pour la suite Pascal Obispo et Chris Cap se préparent non sans avoir été sur l'étape du jour du Tour de France, on va y retrouver Samuel Grulois et on fait le point dans une minute Vivacité Matin dès 4h30 avec Bernard Dewey les meilleurs moments des émissions de la veille et bien sûr, toutes les infos dont vous avez besoin pour bien commencer la journée En télé, sur la Une.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 De France 2016. Ce lundi 18 juillet, 16e étape, 209 km en pleine, entre Moiran en montagne et Berne. Comme tous les jours à cette heure-ci, un air de vacances se rend sur la route du Tour. La grande boucle, Samuel Grulois, et au Tour de France, évidemment, une minute de silence a été rendue, comme partout en France. Bonjour Samuel. Bonjour Thomas, nous entrons ce lundi, nous entamons ce lundi le troisième et dernier jour de deuil national en France à midi pile, était prévu partout sur le sol français une minute de silence, le Tour de France a beau prendre aujourd'hui la direction de la Suisse, il est lui aussi en mode deuil national et donc à midi sur le site de départ à Maurien en montagne et simultanément sur le site d'arrivée à Berne, la grande famille de la grande boucle la grande famille de la grande boucle s'est tu le personnel d'ASO, les techniciens, les Les barriéristes, les chauffeurs, les journalistes et le public évidemment et je peux vous assurer euh, qu'un site d'arrivée qui sautait d'un seul coup, c'est impressionnant, écoutez plutôt. Nous vous demandons de vous rapprocher de la ligne, d'arriver s'il vous plaît rapidement merci à midi, nous la minute de silence, merci minute de silence Alors nous pensons tous encore aujourd'hui aux victimes de l'attentat de Nice. C'est le cas de tous les journalistes que je côtoie évidemment chaque jour. C'est le cas aussi des coureurs qui quitteront Moirant en montagne. Ville départ inédite dans quelques minutes. Moirant en montagne, chef lieu du canton du Jura dont les montagnes ont hélas accouché d'une souris hier puisque les adversaires de Chris Froome n'ont pas réussi à le mettre en difficulté. Même si on retiendra évidemment la jolie victoire du Colombien Jarlinson Pantano, la première victoire sud américaine sur ce Tour 2016 Froome et ses adversaires la joueront discrète ce lundi c'est certain sur un parcours vallonné certes mais sans aucune difficulté digne de ce nom ça sent donc le sprint vers 17h30 mais nous serions surpris de ne pas voir Fabian Cancellara tenter quelque chose à domicile Fabian Cancellara Spartacus vainqueur de Paris-Roubaix du Tour des Flandres 2000 ans sans rémo champion du monde du contre la montre l'un des plus beaux palmarès évidemment du cyclisme moderne. Il a porté pendant 29 jours le maillot jaune du Tour de France, même s'il n'a jamais gagné ce Tour de France. Il reste un personnage emblématique de l'épreuve. Quelle chance pour lui d'arriver dans sa ville, Berne, dans la partie alémanique de la Suisse, alors qu'il dispute son dernier Tour de France et qu'il arrêtera sa carrière dans quelques mois. Spartacus sera donc de la fête tout à l'heure et quand bien même ne remporterait-il pas cette étape, hein, statistiquement, il a plus de chances de, de ne pas gagner que de gagner. Eh bien, Il sera accueilli ici en héros tout à l'heure Fabian Cancelara. Merci à vous Samuel, on suivra évidemment l'étape du jour tout au long de cet après-midi sur Vivacité et puis on vous retrouvera dans le journal de 13h. Pour le moment il est midi et 32 minutes, d'ici 13h justement on parlera du Ravel avec l'étape de samedi, d'avant-hier qui était à Vielsalm et on se projettera sur celle de samedi prochain, ce sera du côté de Nivelles, et puis on parlait de la Suisse dans le Tour de France, on va continuer d'en parler tout à l'heure avec les tubes de l'été à l'étranger, direction nos amis Helvètes, ce sera tout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 Pas de fête de fin d'année sans feu d'artifice. Brico -Rulo, le plus grand choix de feu d'artifice de la région au meilleur prix. Brico Rulo, atteint l'eau, membre Andy Home.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 Jusqu'à 13h sur Vivacité Un air de vacances Avec Thomas Loridez crains tu que je n'entende pas crains tu que je n'entende pas Denis Blondy pour la musique sur Viva et elle, c'est Émilie Émilie de Kegel qui vous attend dans l'été du bon côté à partir de 13h tout à l'heure juste après le journal, l'été du bon côté autour des randonnées, est-ce que vous êtes un randonneur, est-ce que vous en avez déjà fait est-ce que vous êtes un pro, un néophyte est-ce que vous allez démarrer cet été et profiter ainsi de vos vacances, SMS 3063 pour réagir ou le Facebook de l'émission n'hésitez pas à laisser vos commentaires dès maintenant Le beau vélo de Ravel c'est au Viva cité. Le beau vélo de Ravel, évidemment c'est l'été. Le Ravel qui était à vielle mais encore un beau succès de foule c'était avant-hier, samedi. Le beau vélo, c'est l'événement organisé par Vivacité dont le but est de vous faire découvrir à vélo diverses régions de Wallonie. Et samedi prochain c'est du côté de Nivelles que vous pourrez aller pédaler en toute sécurité et participer aux diverses activités organisées. Alors pour nous en dire plus sur cette étape, on va retrouver Adrien Jovenot et son acolyte Cody aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour Thomas, bonjour à À toutes et à tous. Euh, le lundi, ben, on accueille Cody, eh oui. euh, qui a un nouveau titre. Vous êtes maintenant confrère des macrales Exactement, je suis macro. Vous <rire> je... <rire> avez été intronisé, ce blague-à-dire. À à la nuit du 21 juillet. Oui, eh ben, je peux vous dire, ça fait pas mal, finalement. Oui, c'est vrai, parce qu'il y en a qui vont enfourché leur petite reine, hein, ce eh, jour-là. Vous avez exactement. enfourché un balai. Un petit balai. Un petit balai. On... Voilà, J'ai les clés de Vielsalm. Vous avez les clés de Vielsalm. Alors ici, attention, on change de décor. Amateur de petites routes de campagne et de jolis paysages, vous êtes. Samedi, en prendre plein les mirettes au départ du mont Saint-Roch, c'est à Nivelles. Nous serons là le long du site de la Brugeoise et Nivelles. Puis on va traverser le vénérable Roman Païs Ne vous offusquez pas des noms parfois triviaux que vous trouverez sur la carte, comme le trou de mon cul. Excusez-moi, je n'invente rien, c'est écrit sur ma carte. Auquel succède heureusement les bien plus poétiques, Mille Pensées et Campagne de la Rosée, c'est quand même plus joli, entre les petits villages de monstreux Bornival, Bollerstine et Virginale. À l'arrivée, Tartaljot et une bonne Jean Nivelle, c'est la bière du coin avec Natacha sam ah. oui, ça c'est bon ça, Tartaljot. Oui, oui. oui, oui je, je vais m'engouffrer de Tartaljot. J'adore m'enduire de Tartaljot et attendre ensuite que des vieilles macrales viennent <rire> goûter au plaisir de de la poutre de Bamako. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de moi. Hein on est là pour parler du beau vélo. Qui se déroulera samedi. Vous avez retenu la leçon dans quelle ville À Nivelle. D'accord. On en reparle demain On en reparle demain. Demain, absolument. Si vous voulez bien, bonne journée à toutes et à tous les amis. Oui, assez c'est noté. Merci beaucoup Adrien. Merci à Cody qui était aussi avec nous au bout du fil tout à l'heure pour nous parler de ses vacances. Rendez-vous est donc pris samedi prochain. Ce sera des côtés de Nivelle. Et si vous désirez en savoir plus sur le beau vélo de Ravel et cette saison 2016, vous allez sur notre site vivacité.be En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec NG Electra Bell. sold chez Plumard. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box-springs, linge de lit. Il y a toujours un Plumard de chez vous, à recours et verviers ou sur plume artbe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 Jusqu'à 13h, Vivacité en air de vacances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 Vous êtes en train de manger dehors à starcy, bon appétit les amis au centre de vivacité et de Chris Cab Ça, c'est chouette, les vacances, de pouvoir en profiter, manger dehors, écouter de la musique. Et la musique à l'étranger, ça marche comment Eh ben oui, chaque matin, on jette un coup d'oreille ensemble sur ce qui met l'ambiance à l'international. Aujourd'hui, direction la Suisse. Alors, nous, on a le tip-top ici en Belgique pour savoir ce qui marche cet été. Là-bas, dans le top 3, il y a qui Il y a quoi Eh bien, on va se déhancher sur pas mal de choses, notamment sur Zara Larson. qui occupe la troisième place des différentes charts là-bas, on se déhanche aussi sur la deuxième position, juste devant Zara Larson, Yacol Play. Chart Selvet, on trouve Coldplay Adventure of Lifetime. Et à la première place, qui c'est qui fait déhancher nos amis suisses Eh bien c'est lui. le titre, sorry, qui arrive en tête des charts suisses, tout du moins en ce moment. On aura l'occasion sans doute de refaire un tour cet été du côté de la Suisse, mais dans tous les cas chaque matin, chaque midi, aux alentours du heure moins le quart, une heure moins dix on va renifler l'air des charts internationaux c'est aussi ce qu'on fait dans le tip-top de temps en temps cet été, régulièrement à la rentrée. Le tip-top chez c'est chaque samedi matin entre 10h30 et 13h, c'est le classement des 40 titres qui marche le mieux, il y a du Coldplay, il y a du Justin Bieber, parfois du Zara Larson et plein d'autres choses à découvrir. Et parfois aussi, il y a du marinaqué. La voici on maintenant. You know Nothing. reste en zen pour refermer cette ère de vacances version 18 juillet, on va remettre tout cela demain dès 11h pour un nouveau numéro, je précise que Zazie sera au Franco de Spa cette semaine et si vous souhaitez encore trouver des places, vous allez voir sur notre site rtbf.be Après le journal, place à l'été du bon côté autour des randonnées Emily. Oui, et je suis en train de faire mes petits étirements parce que ça se prépare la randonnée pédestre mon cher Thomas oui. Vous aussi, vous avez peut-être des questions préparées n'hésitez pas, vous pouvez nous les envoyer dès à présent Par SMS au 63 pour 50 centimes le message ou nous passer un petit coup de fil hein, au 070 23 33 23. La page Facebook hein, de l'émission est également là si vous avez envie de nous faire part de vos anecdotes concernant la randonnée pédestre. Émilie De Kegel et ses invités dans l'été du Mont Côté entre 13 et 15 h autour euh, des randonnées. Donc on va s'arrêter là. Je vous laisse avec euh, la météo de Nicolas, le 13 h de Manu Delporte et Rancard donc demain matin dès 11 h D'ici là, la météo. Bonjour Denis. Bonne journée à tous. Euh, du soleil quelques nuages qui bourgeonnent sans conséquence et des températures qui ne cessent de grimper. Voilà le programme météo du jour mais aussi du début de semaine. On attend 22 à 23 degrés au littoral ainsi qu'en Ardennes 25 à 26 en centre 26 à 27 en campine ou sur l'extrême sud du pays. Pour demain, on ira de 25 à localement 30 degrés. On devrait les dépasser allègrement mercredi avec un pic de chaleur entre 29 et 34 voire 35 degrés possible, mais une chaleur qui ne tardera pas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 RTBF.be slash ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité, les 13 h La France s'est recueillie ce midi, une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Manuel Valls, le Premier ministre, a été hué par le public sur la promenade des Anglais. Un bug informatique et des milliers de noms d'enseignants d'adresses e-mail livrés en pâture sur le site enseignement.be. Le putsch manqué en Turquie au menu des discussions européennes, les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Europe mettent en garde le gouvernement turc contre une répression généralisée. Et puis le Tour de France en Suisse cet après-midi, avant de partir, les coureurs et tout le village du Tour ont observé une minute de silence. Le journal de 13h avec vous, Manu Delporte, bonjour. Et bonjour tout le monde, la France est toujours en deuil, c'est le troisième jour de deuil, aujourd'hui